بسم الله الرحمن الرحيم باب حكمه ما حكمه ஜின்ஸ்மலிஃபிசு அலூ அலியா تمام مما يؤدي للتعطيل وكذا. لكن هذا الذي قصد المصنف ان بلوك بماشرة. نعم கட்சியாஷ كما قال المؤلف رحمة الله تعالى باب ولله تعالى فلا تجعلوا للي أن داد وأنتم تعلمون إنه لباقي على ديگو ألا فوسابي إذنين على ديگو سلا يكون ب عدة طرق إذن الموصنف أن سيتيت ساعتن قول الله تعالى يَا هِوَ النَّاسُ عَبُودُوا رَبَّكُمْ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله يندادا وانتم تعلمون او oh vous les hommes adorez votre seigneur celui qui vous a créé et ceux qui a qui a créé ceux avant vous afin que vous puissiez craindre donc là qu'on dit لعلكم تتكون علل ليس المعنى euh احتمال c'est pas le sens de peut-être ou là ça sens de likai tatako le sens de ta'lil pour que vous craigniez celui qui a fait de la terre pour vous une étendue et des cieux un édifice et qui a fait les cieux une eau par laquelle il sort pour vous des fruits orgues de subsistance pour vous Alors n'en concevez pas Arla Dego, alors vous savez. On dit que l'àzabo jal ya ayouhan nas wa budur rabbakum wulizum adou votre seigneur, azaw awal amr jaa'a fil Quran. Comme il y a ordonne qui vient au Quran. Il ài consent tous les hommes. Ya ayouhan nas, maqala ya ibadallah. Ou ya you ladzina amanu. Di ya ayouhan nas adou votre seigneur. Et il rappelle à ses créatures, les bienfaits qu'il leur a accordé, qui font que normalement cela implique qu'il adore qu que lui. Car les idoles ne font pas ces choses-là. C'est-à-dire, « Elzamaoum bituhid al-umouviya, ala ikralihim bituhid al-uluhiyya. » Et dans le Coran, c'est kathir. Ala leur appelle qui il est, ce qu'il a fait pour eux, ce qui implique qu'ils doivent l'adorer que lui. « Yaquulu shah al-kalimat, urbudu al-ribada al-luratan, أَكْسَ رَيَةَ الْخُدُورِ وَتَذَلُّلُّ وَشَلَعَنْ إِسْمُ جَامِيَ عَلِكُلِّ مَ يُحِبُهُ اللَّهُ يَرْدَى نَلْ أَكْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَأَذَاِرَ وَالْبَاطِنَا Donc l'adoration, c'est le sommum de l'humilité et également de l'amour dans la langue et dans la législation, c'est un mot d'ensemble qui renferme tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte qui soit par au cachet خلقكم اي انشئكم واوجدكم من العدم اذا كريس يعني انتم في venir a partir du néant لعلكن تكن لجيتا تكن الله بامتثال اوامره وشنان نواه اتكم لو كرنيه استدير ان obeys en ses ordres et en évitant ses interdits تي روشن اي وتقد تستقرن عليها عندادن اي نذراء وامثال عندادن ديجي زجو vous vous. vous savez qu'il être qui soit en mesure de faire ce que lui fait pour ça. Pourquoi avoir allez adorer autre கபல وَاَزْبَعَ عَلَيْهِمْ كَثِيرٌ عَبْنَ الْنِيَحَمْ Donc là, Allah Azza wa Jal ordonne aux hommes d'être sincères et de vouer leur adoration de celui pour lui car c'est lui qui les a créés et ceux d'avant eux et qui lui a accordé beaucoup de ses bienfaits فَاجْرَ الْأَرْدَ مَسْتُوِيَةً يَسْتَكِيرُونَ عَلَيْهَا وَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِمَا عَذْبًا فِي مَزْدَرْ كَثِيرٌ عَرْضَك car celui qui leur accorde beaucoup de bienfaits en mettant la terre à plaini pour eux pour que ils puissent y vivre et qu'ils se descendent du ciel de l'eau de l'eau douce car l'eau il y en a deux la celle qui est salée qui est salée celle de la mer celle qui est douce et à la base la l'origine de l'eau c'est qu'elle vient des cieux l'origine de l'eau c'est que vient des cieux et c'est tout et la la la base de tout le risque qui apporte justement ce dont ont besoin les gens dans leur vie de tous les jours. Sans eau, il y a plus de vie. Non, car toute création vient à la base provient de l'eau. Aujourd'un amener le maïs ou le شيء حي. Ah, aujourd'un amener le maïs ou le شيء حي. Non, حيًا. Ça part de l'eau, on a vendu, on dit tout être vivant à partir de l'eau. ثم بين سبحانه وتعالى انهم يتخذون له اشباه الاشباه والنظراء مع علمهم ان الله هو الخالق لهم والمناعم عليهم وذلك اصرار منهم على الكفر والمع على الكفر والمعاصي والشرك لو قال الله عز وجل اا فم كيف تصلوا لمن غرسوا يليه accord des egos alors c'est lui qui les a créé et qui leur accorde les bienfaits et persiste sur leur mécréance, leur désobéissance et leur chirque. Yaqul al-fawaid Bayan Bibaad Ni'amillahi ala khalqih Cela montre certains bienfaits d'Allah sur sa créature. Et ses bienfaits sont indénombrables. Ses bienfaits sont indénombrables. Sa'anian El-silel ala touhid al-uluhiyya bitouhid al-rububiyya Que l'on prend comme preuve pour le touhid de l'adoration, le touhid de la seigneurie. Car là un pique l'autre. Sa'alifan وجوب افراد الله بالعباده وحده دون سواه كبيكاتوار ديتي الله دون الادوراسون ان دور دو كيكونك مناسبه الايه التوحيد دونك منان لو بيان دي فيرسي بارابور شابتر التوحيد حيث دلت الايه على وجوب تجنب الشرك الظاهر والخفي من الخفي قال القائل لولا الحادث لا تنلصوص دونك سو فيرسي انديك اوبليغاسيون ديفيتير لو شرك اباران او كاشي de toutes ses formes. Et parmi les formes de chèque cachées, cela va arriver, comme le fait de dire, par exemple, si ce n'avait pas été la présence du gardien, le voleur serait venu. Alors ça veut dire attribuer la grâce de l'empêchement de la venue du voleur à la présence du gardien, et non pas à Allah, comme on l'a cité auparavant dans les babes précédentes. Il dit, « Quand il n'a pas été venu à l'aïa, elle a été venu, هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات السوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياته وتقول لو لا قليبت هذا لأتنا اللصوص لو لا البط في الدار لأتنا اللصوص وقول الرجل صاحبه ما شاء الله وأشت وقول الرجل لو, لو لا الله وفلان لا تجهل فيه يا فلان وهذا كل ذي شرك Rawahou ibn Abi Hatim donc Al-Nabbas taboubarsi Al-Andad il expliquer c'est le shirk qui est encore plus caché qu'une forme noire sur un rocher noir sur une nuit ténébreuse dans une nuit ténébreuse la preuve si du shirk c'est de nier Allah pas désolé qu'est-ce que pas désolé tu sais celui que Allah l'a wafaq pour savoir c'est du shirk Comme le fait de dire, jurer par Allah et par la vie de quelqu'un. Ou alors de dire, si on n'avait pas été le, à la petite chienne, c'est-à-dire qu'il y a bois, le voleur serait venu. Ou alors, si on n'avait pas été le canard présent dans la maison, le voleur serait venu. Parce que le canard, des fois, il s'en sert pour en faire un animal de garde. Parce qu'un étranger rentre, le canard, euh, comme on dit, comment on dit déjà, le canard Une canette Tu sais, il y a un verbe, oh, j'ai oublié, voilà, j'ai oublié mon français. J'ai oublié, il y a un verbe qui ressemble à canoté ou canoteté, je ne sais plus comment on dit, bref. Moi, oh, je fais coin, coin. Ok, là, d'accord. Euh, non. Et également, le fait de dire à quelqu'un, comme Alain l'a voulu, comme tu l'as voulu toi aussi. Il ne faut pas dire cela, il faut dire comme elle a voulu, puis comme toi tu l'as voulu. Ensuite, tout cela est du shirk. Tout cela est du shirk. Il dit le munasabat et l'asthar et le babou et le tawhid. Maintenant, pourquoi cette affaire a été citée par rapport au chapitre du tawhid Il dit que l'asthar a la anna ibn Abbas, il dit que l'asthar a la anna ibn Abbas a la anna ibn al-khafi, a la qasambi ghaedillah, kakoulika ou hayatik, et qu'adalika ta'alik naf ala fi'a l'imakhlouq, kakoulika l'a oula al-haris, l'atana l'usus. كَذَلِكَ تَعْلِكَ نَفْ عَلَا فِيَا لِللَّهِ وَمَا عَوْغَيْرُ كَكَوْلِكَ لَوْلَى اللَّهِ وَفُولَانِ لَخْتَرَقَ الْمَنْزِلِ Ibn Abbas fait partie du shirk, le fait de jurer déjà contre Allah. C'est le shirk qui est caché. Et accrocher le bienfait à la créature en dehors d'Allah. Comme l'exemple cité avec le shiha, le kanar et autres. on l'a fait de dire si ça n'est pas été un tel la maison ou une brûlée et ça on l'a dit pas à lui on l'a dit pas à lui pardon on l'a fait de tribut les biens faoutes qu'il y a Allah et on l'a dit Omar ibn Khattab radirao anhu ana rasulullah sallallahu alayhi kuala man harafa bi ghilillillahi kakad kafar aw ashrak raoot tir midhi wa hassanawu wa sahaha hu al hakin donc celui Omar ibn Khattab النبي صلى الله عليه وسلم a dit «Celui qui jure par autrui Allah a mis cru ou a associé. Was el asl juré par autrui Allah el asl c'est du chef askhar. النبي صلى الله عليه وسلم a dit nomé de la sorte. Hanna halih jure lillahi chef askhar. يقول في شكل الكلمات «Koufrun أي koufrun جُحُود مُخْلِج من الْمِلَّهِ وَكِلَيْا كُفْرَ دُونُ كُفْرَ أَوْ شِرْكَ أَيْ عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَةَ أَوْ شَكَّ أَوْ شَكَّ مِنَ الرَّاوِي أَوْ تَكُونُ مِمَعَنَا الْوَاوْ donc je réponds qu'Allah peut être شَك en la base qu'il est askhard et peut être akbar à dépendre de la niède de la personne y'a qu'on fiche j'mali يقولنا الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث ان القسم بغير الله كفر واشراك مع الله غيره فذلك لان مبني على القسم ما التعظيم والتعظيم من خصائص الرب عز وجل وصرفوا لغير الاشرك Donc le rapporteur là a forme de ce hadith que le fait de jurer par autre que Allah celui de la mécréance et de l'association Car le fait de jurer, cela est bâti sur un tarzim. Une créature. Ou alors du créateur. Si c'est un... On jure par Allah. Quand on jure par Allah, c'est qu'on a un tarzim pour cette chose par laquelle on, par laquelle on jure. Et ce tarzim, « Min <emergeniffe> <otion> khassaïsillah. » Min khassaïsillah. Normalement, il est spécifique à Allah, Azza wa Jal. « Yaquulu al-fawaid »« Anil qasam bihreli lillahi shirkun ashar wa qili shirk akbar » يا ولدي ايفون مانندس تاع يدوا ما راك لو كيف ثانيا اليكسامير لله لا كفاره له وانما يتوب ويستغفر دونك لو فا دو جور باورتو ك الله سولنا ما با ليكسبيراسيون كوم لو فا دو الشرمان باسكو اون جور اي كون اونتيا با سون شرمان سي مون كفاره تي دي و الله يصرى باصا اوبرا تي فا اصب مراكز الجوفاء انتفاره اللي فات بجور بانتك الله مو هم كفاره سن توبه سي نقطه مساله هذه هي اللي بيع على البيع انكم بمناسبه الحديث الباب للتوحيد حيث يدل الحديث على ان الاقسام بغير الله شرك جور بانتك الله ولا دي شك دونك انه نجرك بانت الله ou sinon il attribue. Rien d'autre. Jurer par autre que Allah, cela dit chaque. Et quelle que soit la chose, que ce soit les pères, les mères, et autres, cela en dedans. Quand on fait de jurer par le Coran, le Coran c'est qu'il y a l'amour de Allah, à l'amour de Sifatih, il y a une chose. Maintenant, jurer par le Moschaf. Le Moschaf, ça c'est une créature, c'est un livre, qui a la part d'Allah. Mais ce n'est pas la part d'Allah, humain. Mousraf, ça représente le carton, la couverture, les feuilles, l'encre. Tout ça, c'est de la créature. Donc ça, c'est pas permis. Et en plus, c'est les chambres et les koufars qui, eux, veulent les jurer par la Bible. Ils jouent sur la Bible. Ils mettent un main d'ordre sur la Bible et ils jurent. Et les musulmans, on, on, on, ils ont imitant cela en disant, ils jouent sur le mousraf. « Adama la ou as » c'est le <inaudible> fait d'une, d'une part, d'autre part, cela amène à du shirk, de faire cela. Donc, différencier entre Juré par entrevu Allah. Ala shart. Le serment. C'est-à-dire à ce qu'on appelle le yamin. Je jure par Allah que ça ne chopera pas et au final, tu en seras. Adalahou kafara. Est-ce que ça Alors qu'il soit de nourrir les pauvres ou de les habiller ou de libérer un esclave. Quand on n'a pas cela, on passe à la deuxième étape qui est je de jeûner 3 jours à file. Quand on pas qu'on a parlé d'autre. C'est pas directement un jeune. Non. Et troisième, c'est Yamine Ramous. C'est juré par Allah en mentant. Habsama <lit> Yamine Ramous, adam listafil atouba, par exemple, wallahi ma dhhabt honak. Je parle, j'ai pas été là-bas, alors tu as été. Pas Yamine Ramous. Ça en fait dans le serment. Là, c'est obligé de faire touba. Adam Kabaia, comment ça veut citer maintenant Donc, il y a une différence entre les trois. Il y a une différence entre les trois. Souvent, les gens confondent. Quand l'Abd al-Mas'ud r.a. « Il y en a, a ahlifu billahi kazi ban ahab ilayya min an ahlifa biraylihi sadiqah. » Il y a dit que je ne jure pas à Allah en mentant est meilleur et préférable pour moi que de jurer pour que Allah en étant véridique. Yobirun Abd al-Mas'ud r.a. « Fiyad al-Athar » أَنَّ كُلَّنْ مِنِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ كَذِبًا وَالْحَلِفِ بِاللَّهِ صَدِقًا إِثْمُونَ در صحة الأفار on voit que le fait de jurer par Allah en mentant ou de jurer par autre que Allah en étant véridique, les deux sont en péché seulement il y a une différence entre les deux l'un qui est pire que l'autre لكن إِثْمِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ مَعَدْ كَذِبْ أَخَفْ مِنْ إِثْمِ الْحَلِفِ بِاللَّهِ وَنْ كَن وَالْحَلِفِ رَيْلِ اللَّهِ شِرْكُنْ أَسْخَارِ وَشِرْكُنْ أَكْبَرَ الْكَبَعْيَرِ Car le fait de jurer par Allah en mentant, cela est un grand péché. يَمِنِ الْغَمُوسِ On dit que le fait de jurer par en tout cas Allah, que tu mentes ou pas, cela est parmi... Cela est du chèque. Cela est du chèque. Et voire même en étant véridique, cela est pire parce que tu as la tâche que tu as la chose. Tu ne veux pas mourir par rapport à cette chose-là. Euh, tu ne pas mentir à en fois fait, par rapport à la juste fois qu'elle menti. Si tu tu bourges en tazim tu es grand encore. Donc, jurer par autre Allah en étant véridique, maintenant mentant à la chirk asghar. Les jurer par Allah en mentant, cela est un grand péché. Et le shirk est le plus grand des péchés. Donc, shirk asghar. Le kan asghar. Ah, shirk asghar est plus grand que les kabaira دون shirk. Non. Nah. c'est pire la salade faire des affaires des escarres c'est pire que tuer c'est pire que faire du zina c'est pire que voler c'est pire que boire de l'alcool c'est clair que ces choses-là et vient après des chiffres ascarres la bid'a la bid'a vient après après les bid'a tartalif certaines innovations peuvent être moins graves qu'un grand péché Mais la Bida en soi, à la base, est le plus grand des péchés après l'asthar. Car elle touche à la religion. Et elle est préférée au cours de le shaitan. Elle est préférée au cours de le shaitan. Celui qui l'a fait, parce que ça proche d'Allah aux encelats. Et ça amène à moitié sur la religion. Ça amène à moitié sur la religion. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Mon kazi ba alayya, muta'am midan, fa li tabawa amak adabu na'ar. » Celui qui mentionne moi, volontairement alors qu'il prépare son siège au feu. Et on tadvir ghadib mubtadi' sha'ra lam yashur yakzib. Yaqul al-fawa'id tahrim al-halif billahi kadhiban. Il est interdit de mentir de jurer par Allah en mentant. Jawaz al-halif billahi sadiqan. C'est la façon de jurer par Allah en étant véridique. Même si au budget waqf jawwala c'est ce véridique. Thalithan tahrim al-halif billahi kadhiban. sitka qui l'a tenu de jurer par autre que Allah que ce soit dans le mensonge ou dans la vérité. Quatrièmement, l'irréalisation de deux maux, même à bout de minfier l'un d'eux. Que tu dois choisir le moindre des deux mots parce que tu es contraint de faire l'un des deux. C'est un deux mots à faire, n'a pas le choix, tu tombe bon, les choses devant toi, une qui est grave, une qui est gravissime. Alors toi, fais ce qui est grave. Quand tu es contraint. Et ça c'est encore une règle qu'on nous a parlé au paravant. Hein, dans des cas particuliers, bien sûr. Parce que des fois, tu peux faire ni l'un ni l'autre. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas le choix. Pas... Il dit par exemple, il n'a pas de travail, il a dit soit je me rase la barbe, soit je mendis. Il vient là-bas, on dit mendier, dans des cas, ça peut être permis. Un d'un autre, ça permet. On dit, je cherche un autre travail. Pas directement, tu mendis. Il n'y a pas de travail là, il n'y a pas d'autre travail sur Terre. Il dit, laisse ta barbe et cherche un autre travail. Il n'y a pas à mendier, mais il n'y a pas de travail. Et mendier, à la base, mendier, dans les situations, sur les permis. Parce que là-bas, c'est interdit. Après, dans les cas de la loi, par exemple, il y a une opération à faire, chose comme ça, c'est autre chose. Un exemple. Donc, les gens aiment promettre la contrainte, mais il n'y a pas de contrainte. Il dit, « Dikadfam ibn Mas'ud ». Ça montre la précision de la compréhension d'Ibn Mas'ud. « Sa'adisan al-yamin birellillahi achad isman min al-yamin al-ghamus. » Le fait de jurer. Pourtant, qu'Allah est pire que le fait de jurer... على مطه بمناسبه الاثار للباب للتوحيد ليس دون الاثار الا ان ابن المسعود يرى ان الحلف بغير الله حرام لنذلك تعظيم للمحلوق والمحلوف به وتعظيم عباده وصف العباده لغير الله شرقا ان سلا مونتر كابن مسعود voit que le fait de jurer par Allah cela est haram car cela amena tarzim انه تعظيم كما قلنا سلا على قاعده تراسيلا قط انتاريم كي فقط لك الله قط ين باء د العباده الاشياء كتق تعظيمها لكن ليس تعظيما عباده ليس تعظيم عباده ثم يكمل يقول لو بقي فارا ان ندفع رذرا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رَعْبُ دَهُودِ سَلَوْا خُزَيْفَةُ الْنَبِي صلى الله عليه وسلم elle a dit, ne dites pas comme elle a voulu, comme elle a voulu un tel mais dites comme com elle a voulu puis comme un tel a voulu كَسَلَا أَمَنَا تَشْرِكُ associé un tel à Allah dans la volonté يَا كُلِلْفَوَا إِدْ تَحْرِيمُ عَتْفْ مَشِيَتْ الْمَخْلُوْكَ عَلَا مَشِيَتْ اللَّهِ بِالْوَاوْ لَنَا وَاوْ تُف Donc en arabe, on ne dit pas « Masha'Allah wa ful'an waouh » C'est ce qui amène à « atf ». En français, on appelle ça « projet sous la coordination ». Ça veut dire « et ». Un tel est venu, et un autre. Tous les deux sont associés dans quoi Dans la venue. Un tel est venu, et l'autre aussi. Ça n'apporte pas l'ordre. Wow, « Waouh » ne dit pas qui est venu en premier. Là, il y a le zan. D'accord Tu peux dire Jaab Mohamed wa Amr. Wa Amr ja'a awalan. Wa wa ne pas le tertib. Même si c'est Mohamed d'abord premier, ça ne peut dire qu'Amr n'est pas venu en premier. Juste les deux sont venus. À quel moment on sait pas. Peut-être en même temps, peut-être Amr premier, peut-être Mohamed on sait pas. Lakin hun chi is quoi? Summa. Car summa nous fait du tertib que l'un passe après l'autre. On appelle ensuite en français. Quand tu dis Jaab Mohamed thumma hum cela indique qu'homme est venu après donc quand tu dis sha fulan euh, ma sha Allahumma thumma fulan que le mot atel passe après celle d'Allah attends il y a un tertib fadyan jawaz atf mashiyat al-makhluk ala mashiyat Allah bi thumma carna thumma tu fid al-tartib comme on vient nous dire nous ne t'es shirik salifan ithbat al-mashia li Allah cela demontre la na tribu de la machia voilà qui la volonté et il y a une différence entre la machia et l'irada on a peut-être que on a parlé de cela notre français introduit les deux par par le même mot vouloir arada wa sha'a nous devons traduire français par vouloir il y a des différences entre les deux au sujet de l'hadith du bab et du tawhid هذا يدل الحديث على التحريم عطف مشيه المخلوق على مشيه الا بالواو لان الواو تفيد التشريك بين المتعاطفين ولذلك يشير كون في الربوبيه ne connaissent pas la volonté d'allah avec celle de la créature avec son appel le waw peut traduire par et en français car cela amène à associer les deux dans une même action ce qui vient après le waw ce qui vient avant le waw كيفا استك تو عليه باراو يزappelle moutatis كان واو صحه عطف الشيء اللي تق لي لاكك لوته براباو واو هو مما متعطس او معطوف عليه اصلا باب النحو ان شاء الله سيمر معكم ثمك كما لابي اثار ابن ابرهيم الناخعي من اين ابن ابرهيم الناخعي همم ها سيتونا داخل المحاضرات اليمن يمني ابراهيم النخعي يمني انه يكره ان يقول الرجل اعوذ بالله وبك ويجوز ان يقول اعوذ بالله ثم بك قال يقول لولا الله ثم فلان ورا تقول لولا الله وفلان دونك ابراهيم النخعي دتست Et chez eux, le fait de dire ça, c'est le fait de rendre haram. Le fait de dire, je recherche refuge au point d'Allah et de toi. Mais il n'est pas bien de dire, je recherche refuge au point d'Allah, puis au point de toi. Et qu'il faut dire, si ça n'avait si pas été Allah, puis toi, par exemple, dans ta situation, il ne faut pas dire par contre, si ça n'avait pas été Allah et toi. Tu dis puis Quand, par exemple comme on disait l'autre jour ça a fait te noyer quelque chose tu as tu as voulu la noyade tu dis ce n'est pas été Allah puis toi toi par ta cause tu es presque noyé parce que Allah t'a mis toi présent au me sauver de la noyade et tu dis ce n'est pas été Allah et toi la seule excuse de accorder à la personne qui t'a sauvé un faudle dans ar-rububiyya dans ar-rububiyya Allah t'a qui amène la contrôle de la création le cours des choses ya kumuna sabat al afal lil bab wal tawhid haythu dallal al afar ala ani ibrahim an-nahhi yara tahrim at-isti'adha bil makhluk an al-isti'adha billah bil waw li anna al-waw tufidu at-tashriki qadna nattala qadna mashia li al-isti'adha kadhalik chashir refuge chashir refuge qu'de la creature sur la pierre ami Parce qu'elle est capable de le faire, pour l'expliquer. Mais quand tu le prononces, tu ne dis pas « Asta'izubillah » ou « Auzubillah »« Wabik » Et tu dis « Fumma » C'est-à-dire « Ensuite, par toi » Et donc, il dit « Le Chirc Billahi » Et il dit « Le Chirc Billahi » Et il dit « Le Chirc Billahi » Et il dit « Le Chirc Billahi » Et il dit « Le Chirc Billahi »« Le Chirc Billahi » En fait de dire ce n'est pas été Allah et toi je ne pas été guéri en disant mais ça par exemple tu as fait diagnostique et qu'ordonnance et t'a permis de trouver le remède pour guérir quand tu dis la ilah illa Allah summa anta masha mashou fi je pas été guéri Et ça ça revient ah ou quezali koubab d'accord des niram aut que Allah subhanahu wa ta'ala La fumada ça va venir encore lola machallah washit ça va titer encore on va le prendre sur mon demain inchallah Hadhi l'ashya tata'laq bishart wa qad yakun akbaruka yakun asghar ça n'est pas le tarif et de l'artiquette de la personne La fumada quoi le on honore Allah